Oui. On est ta qui on est prêt Allez Eh ben c'est parti. Mm. Et eh bien bonjour à tous et bienvenue dans la 121e deuxième émission. Ouais, ouais candidat aujourd'hui, on va commencer par la petite nouvelle, j'ai nommé Juliette, bonjour Juliette, bonjour, ça va Ça va et toi et Ça va, merci, merci, alors Juliette tu es la petite soeur de Charlie, me semble-t-il, oui. c'est vrai, <rire> qui, est <rire> mon, qui est mon petit frère, c'est ça, c'est ça, voilà. donc je pense être ta petite soeur du coup, tout à fait. Et tu pourrais devenir la deuxième de la famille à remporter une des émissions parce que je n'y suis toujours pas arrivé. Voilà. Ok. Bon, ça va dire que Gaspard sera quelques... le troisième. Et, tout à fait, le Gaspard qui est à présent 13 ans, ans. <rire> mais qui viendra à la désémission numéro 270. Ça veut euh, ouais, dire 250. Bon, oui, mais il hein, pas prêt Excusez-moi, mais... Il n'est pas prêt. Je peux changer mes vannes quand je ne les sens pas. On a aussi Aude. Bonjour, Aude. Bonjour. Oh, putain. <rire> ah <rire> <rire> non, pas le thème de l'émission. Ça va, Aude Oui, ça va, merci. Ah, elle a arrêté l'accent sévère. <rire> <rire> ça, je, je sais décide. pas le tenir sur la longueur. Tout va bien alors Prête pour Niki Desmères Non Merci. On a aussi Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. Ouais. Ça va Ça va, ça va. Alors bon, là on va faire une, comme Aude l'a subtilement euh, suggérer On va euh, faire une nouvelle étape du Tour de France à des émissions. Tu en as déjà fait une Oui, j'ai fait bah, une défaite Une défaite juillet, c'était yes, Une défaite en finale C'était sur le thème de la... Franche-Comté Qui est ta région d'origine, ne t'es pas dans mais la mais merde Mais je connais très bien cette région, j'ai grandi Mais on dit pas pendant laquelle Pendant au moins 3 semaines de vacances Ah pas mal, pas mal Donc Et déjà c'est pas de le, de... le Nord-Pas-de-Calais dont on va parler Et on a aussi Rewan, bonjour Rewan Bonsoir Ça va Ça va Alors Rewan, je suis content parce que tu vois, il y a les nouveaux micros Et c'est exactement pour toi que ça va être utile Puisque je vais mettre le son à fond Et hop, vas-y Ah C est C est peur, peur. Tu as tu sais peur moment quand tu rentres le dans les ah, oreilles tu as tout C'est très coton là montée cela. C'est euh donc on est en vacances à Gap, c'est cela. Donc Après du coup, on va profiter de ça pour faire le tour de France à démission spéciale spéciales Provence-Alpes-Côte okay. d'Azur, la région de PACA comme on dit. Où on achète des chocolatine. Merci de Charlie Charlie a beaucoup de mal ici Parce qu'on est à Gap depuis une semaine Et ici tu Gap dans le sud-ouest de la France Comme tout le monde voilà. Alors qu'il y a des panneaux Nice, Marseille partout Mais toi tu dis on est dans le sud-ouest de la France Il y un panneau Barcelonette panne, Tu m'excuseras ah. Barcelone, Sud-Ouest ok Je vais J'avoue que là je sais pas quoi dire voilà. Donc je vais continuer Et du coup le cadeau est en rapport Avec oui, le thème pas du Ah oui Je le ah, connais C'est une pas switch C'est une switch à l'honneur du Paca C'est de la lavande Oh qu'est-ce que c'est que ce truc C'est la mascotte du club de hockey sur glace de Gap, les Rapaces de Gap. Oh, qui est, est très bien. jolie, voilà. je C'est un cadeau qui est, est trop mignon. Oui, on partagera les gains si on gagne. C'est un cadeau qui En fait, c'est pas tant un, un cadeau nul. Ensemble, oui, beau cadeau, chance, C'est ouais. mieux qu'une boîte <rire> d'nimp partout C'est mieux qu'il voit des Non toi au tour de France des émissions, donc en fait pour faire découvrir un peu le terroir, le hockey sur glace ils en première division. jouent en première division, les Rapaces de Gap, ils ont déjà été champions 4 fois, donc pour le voir les 4 Peut-être champion d'Europe, j'en sais rien. En tout cas, les rapaces de Gap. Oh, trop mignon. Voilà, je l'ai acheté en allant à la pharmacie. Non, je l'ai acheté en allant au supermarché. J'ai acheté au, au champ de Gap qu'on embrasse. Merci pour la baguette que je vous ai pas payé. Ouais. C'est -ce pas ce vrai. Merci Auchan au pour les 20 Qu'est-ce que c'était les brûleurs de loup Pardon L'équipe de Grenoble de hockey, c'est les brûleurs de loups. C'est vrai C'est un peu violent. Je oui, je trouve ça tout à fait. Mais, bah, merci pour cet input hum. comme on dit en, en Angleterre. Ça sera coupé de toute façon. Non, on sera pas coupé, on sera coupé parce que je pas entendu mais recrée un coup de dent. Ah les règles du jeu donc Juliette il y a 5 manches je l'explique toi Charlie va me compléter oui il y a 5 manches on a tout d'abord le début ensuite et regardez on entend les cigales en plus en plus non mais c'est bien ça fait l'ambiance pas on a donc le début après la suite un éliminé à la fin de la suite celui qui a le moins de points ou celle qui a le moins et à bam plus que 3 Bam. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, Charlie Ensuite, il y a, la, y a la, le milieu. Ah, oh, oui Et, Et après Après, il y a la presque fin. Et qu'est-ce qui se Et passe là... la... Et bam Un éliminé. Donc, du coup, il y en reste. C'est que deux. Pour là. Coup, finale. Et du vrai. coup, bam Trois, trois points. Un, une, un, un On en reviendra, Regale. Michel. J'ai déjà on cité des, des, des émissions. Bonne là... soirée. Ouais. Eh bien, on passe au début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 du 12 janvier 1970. Il y avait un décret qui était publié le 12 janvier ouais. 1970, ça a concerné le nom de la région provence côte d'Azur. Mais c'est quoi À ah, c'est quoi hein Charlie Un référendum pour changer de nom Non. non. C'est ah, euh, euh, <rire> <rire> C'est <rire> <Juliette>, <rire> juste à vouloir se dire des trucs <rire> C'est quoi Il y, y, y avait pas la pas prénom, ah. Juliette, il y avait pas la Haute et la Basse et vu qu'ils sont sentis... euh Enfin en gros euh... oh, c'est horrible expliqué. Parce que j'ai dit écoute et qui va pas du tout. Non non, non, non c'est pas ça. C'est ça. <rire> que tu parles, tu parles okay. du département soi actuellement qui est des Alpes de Haute-Provence. C'est ça. Et les basses Alpes parce qu'il y a les Hautes Alpes aussi. Et du coup, ils ont, été, ils ont pas aimé le fait qu'on dise basse. Et Donc, du, coup, du coup, coup, ils ont demandé de s'appeler les Alpes de Haute-Provence. Donc je pensais que c'était ça mais Et non, c'est pas ça mais c'est bien tenté OK. Pour 4 points Pour 4 points. En quoi le nom de l'actuelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur a-t-il été concerné par un décret du 12 janvier 1970, soit dix ans après la création de cette région qui, à l'époque, ne mentionnait pas les Alpes dans son... Non. Dans son... Je comprends toujours pas la question. Charlie oui Ils ont rajouté les Alpes Non, non, non parce que c'était dix ans après la création de cette région. Après qu'ils aient donné Provence-Alpes-Côte d'Azur. Non, en fait, au début, ça, ça s'appelait provence Il n'y avait pas Alpes dans Provence à la Côte d'Azur. Okay. C'est le cas. Il y avait un truc qui a changé en 1970. Charlie, les, les montagnes sont sorties de la terre Non. non. <rire> on va avoir... sur les trois points Allez. Donc, il y avait pas Alpes dans son nom. La réponse la réponse n'étant bien évidemment pas qu'on a ajouté le mot Alpes au sein du nom de la région, Charlie. Hiwan, oui ils ont ajoutés Azur. Non. Charlie J'ai rajouté Côte Juliette, ils ont, <rire> ont ajouté Provence Non, oh, <rire> non elle a fait le tour Parce qu'il faut pas déconner, je vais pas vous filer des points Aussi facilement oui. euh, okay. ah, Donc là, tu as dit l'intégralité de la question Non, il y a encore les deux points Et les un points après Mais En gros, si vous avez compris Ça ne concernait pas euh, les mots Provence, Alpes et Côte d'Azur Bien entendu en quoi le nom de l'actuelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur a-t-il été concerné par un décret du 12 janvier 1970, soit 10 ans après la création de Charlie, cette région... Charlie Pour l'ordre des... Des mots Des mots Non. 10 ans après la, créa... la création de cette région, qui à l'époque ne mentionnait pas Alpes dans son nom, la réponse étant bien évidemment pas qu'on ait ajouté le mot Alpes au sein de le nom de la région. Faut pas déconner, je vais pas vous donner des points si facilement quand même. <rire> pour deux points, bien que la réponse à cette question concerne une modification du nom de la région suite à la constitution d'une nouvelle région qui faisait donc jusque-là partie de Provence-Côte d'Azur. Il y avait donc la région Provence-Côte d'Azur parce qu'il n'y avait pas Alpes dedans. Ouais. Okay. Euh... Rewen. Oui, Rewen Ils ont ajouté les Alpes-Maritimes. Non. Il y a une nouvelle région qui a été créée et du coup ça a modifié le nom de Provence-Côte d'Azur. C'est quoi cette région Pour un point Cette nouvelle région étant une île qui complétait donc le, le nom de la Provence-Côte d'Azur jusqu'à... Charlotte Ils ont enlevé les Corses. Et c'est une bonne réponse de Charlie, ah. un point glorieux. Bravo Charlie. C'est bien parti. Provence-Côte d'Azur-Corse et ensuite ils ont enlevé la Corse le 12 janvier 1970 qui est devenue une région à part. Ça fait donc un point pour Charlie, zéro pour les autres. Donc il y aura plus de questions sur la Corse. Non, éditeurs, oui, parce que non, c'est pas dans le provenance. Pour les auditeurs, tu commences avec la question la plus pénible, en fait. Oui. C'est pas accroché en vue. Deuxième question pour ouais. 5 points. Quel artiste naît le 28 février 1895 à Aubagne Tu peux répéter, s'il te plaît Quel artiste né le 28 février 1895 à Aubagne Aude. Aude. Aude. Fernandel Non, Rihuel. Joule. <rire> <rire> <rire> non. Euh... T'as dit quoi, la date 1880 1895. Ah, ça fait beaucoup pour aujourd'hui ah 1800 okay. j'ai compris 1900 quel artiste est né le 28 février 1895 à Aubagne Ewan ouais, non non t'as déjà Aude, Aude Marcel pagnol ça fait 5 points pour Aude merci bien. la gloire de mon père et le château de ta mère dans tout ça oui mais la mère est mort à la fin c'est triste ah, bah merci de <rire> ce qu'on fait du livre de toute façon, elle est née avant 1895, donc tu sais qu'elle est oui, oui. au bout d'un moment. Ça fait donc 5 points pour Rode, d'un point pour Charlie, 0 pour Juliette et Rewen. Est-ce que ça va, Juliette Trop bien. <rire> t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'ai commencé beaucoup avec zéro au début. Oui, c'est pas un drame peu. de... Troisième question du début pour 5 points. Quels sont, d'après un dicton populaire, les trois fléaux de la Provence Charlie, oui le Ricard, la pétanque... <rire> et les tongs et les voitures. <rire> <rire> Quels sont d'après dit-on les trois fléaux de la Provence Rewan. Rewan. le football, la prostitution et la corruption. <rire> <l> <rire> Pour quel point le premier étant un vent de couloir très froid en hiver pouvant souffler jusqu'à 100 km heure dans la vallée du Rhône. Oh, du coup, on a le premier, mais on appelle deux autres. Charlie, Charlie, le mistral. Gagnant. Euh <rire> le foot. Et le Ricard Non, tu en as qu'un. Juliette, ah, Juliette. le Mistral, les touristes. <rire> vas-y, vas-y. Vas Et, Et euh... la bouillabaisse. Et j'en fous à la bouillabaisse. Non. J'aime bien parce que du coup, j'ai pu un peu de faire cette question pour vous laisser balancer tout ce que vous n'aimez <rire> pas sur la, sur la Provence. On oh, pour... va être accueillis la prochaine fois. Bon, la pour trois points, le deuxième étant un parlement de l'ancien régime portant le nom de la commune où il se situait ah. Le deuxième étant un parlement de l'ancien régime portant le nom de la commune où il se situait. Commune à laquelle il a été ajouté en Provence à la fin du nom par la suite. Vous devriez donc y avoir le deuxième. Oui. Bien sûr. Charlie euh, Le Mistral Aix Et euh, les touristes J'ai dit que c'était le parlement, j'ai pas dit que c'était la ville. Ah, merde. Le parlement d'Aix Oui, oui. C'est compliqué, mais, mais... c'est quoi le troisième que tu as dit et euh, la mureille de Chine. Oh, pas Ah, presque. Personne non. Pour deux points. Et le troisième étant le nom d'une rivière se jetant dans le Rhône, dont elle est le deuxième fluant après la Saône. Et pour un point... Charlie Oui. Euh, Les le Mistrales, le Parlement d'Aix et l'Isère Non. Ah, merde, je peux recommencer quand va ah, Pas après. Ah, merde. Pour un point, vous dites bien votre prénom, vous attendez que je prenne la sait, parole là Non. C'est euh, perdu répondre. en fait. Oui. Oh merde. Vous attendez bien que vous donne la par là, je vous donne la parole. Le nom de cette rivière étant la Durance, Aude Aude <rire> Vous pouvez le en vrai là. Le Mistral, le Parlement d'Aix et la Durance. Bonne réponse Je n'ai jamais lu autant de temps quand ils donnent la réponse. des oh, cas qui se disent, c'est la réponse. Ouais, J'étais en train de me d'ailleurs sur Marcel Pagnot, je pas dit qu'il avait été élu à l'Académie française en 1946. soit oh, ans avant d'entreprendre l'écriture de ses souvenirs d'enfance, avec notamment les livres La Goire de mon père, Le Jusato, ma mère, et de publier en 1962 L'eau des collines, roman en deux tomes que son genre de Florette est... Était... Manon des sources 1 point en plus non. à la fin du début on a donc 6 points pour Aude 1 point pour Charlie, 0 point pour Iwan 0 point et 1 prozac pour Juliette <rire> Et on va passer à la suite La suite c'est trois listes dont il faut trouver les réponses Sauf la plus évidente Donc chacun vous tous allez me dire une réponse ah. ouais. un point par réponse trouvé Et un éliminé ou une éliminée Celui ou celle qui a le moins de points à la fin de ces trois listes Une éliminé première liste, je vous demander de me citer une ville d'au moins 20 000 habitants au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sauf, bien entendu, Gap. Marseille. Juliette. Euh, non, c'est haute qui commence. Oh. On va ce qui se dit, Juliette. Après, on pourra fêter ton premier point. Aude. Toulon. Toulon, c'est une bonne réponse. Marseille. Charlie. Marseille. Marseille, c'est une bonne réponse. Juliette. Nice. Nice, c'est une bonne réponse. Et bravo, Juliette Hey. Le premier d'une longue liste <rire> ou pas ou pas oui etwan en provence exix-en provevence c'est une bonne réponse de quelqu'un qui a écouté les questions d'avant 20 mille c'est ça pardon 20 mille habitants habitants oui. cannes cannes c'est une bonne réponse charlie um... salon de provence salon de provence c'est une bonne réponse jai travaillé par là il n'y a pas cuisine de provence par contre de bonneest troppé' troppé et C'est une mauvaise réponse. Trop petit Saint-Tropez. Ah oui. En rés résident principaux. Euh, Rewen. grâce grâce c'est une bonne réponse. Aude. Valence. Valence, c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est oh. trop. Charlie. Hum... Euh, je vais dire euh, Digne-les-Bains. Digne-les-Bains, c'est une mauvaise réponse de Charlie. Rewen, tu es le dernier dans la liste. Comme tu es le dernier, tu as le droit à trois réponses. Tant que tu marques bien, tant tu réponds bien, tu marques un point. Ça j'en Istre. Istre c'est une bonne réponse. Elle regardait les Cassis. Cassis c'est une mauvaise réponse. juste un... ça. Cassis, Il y avait entre autres Antibes, Arles, Antibes. Aubagne, ou Emerse, Bagnols. Avignon, euh Cavaillon, ah, Fréjus, bon, oh, Flascio, la, la Seine-sur-Mer euh, Manosque. <rire> ah ah écoute nos oui, urgences Ah, oh, fut génial. <rire> je recommande. Je <rire> <Le rire> disons très bonne. Martigue Menton, putain, Orange, bon. Sarafael. Ah. Oh, et encore Sarah. Vitrolles. Ouais. Voilà, en Sarah. Vitrolles, je livre un Vitrolles putain. Vitrolles qui a été Et c'est un national, ta première. Oui, en 95, c'est Tout à fait. Merci. Je profite pour dire que, le... que je suis contre le racisme. <rire> Bravo. Deuxième euh, liste Donc pour l'instant Aude 8 points Charlie Eriwan 3 points Juliette 1 point Allez, Juliette viens. tu as l'occasion De doubler ton score <rire> Attention Je vous demande de citer Un prénom porté par au moins Un champion de France De football masculin Avec l'Olympique de Marseille Sauf Steve Je demande juste un prénom Attends redit Un prénom porté par au moins Un champion de France De football masculin Avec l'Olympique de Marseille Sauf Steve Genre quand oh, tu ouais, gagné la Ligue 1 J'y oui. Juste la Ligue 1 Juste la Ligue 1 Mais je suis nul en foot après non Aude tu commences euh, Didier Didier c'est une bonne réponse Charlie à ah, l'entraîneur compte alors Franck Non Ah bon Non il a gagné au euh, des années 90 Franck ah, vois, ah oui, oui c'est pas le dernier titre Non ouais. Franck Franck c'est une bonne réponse Juliette Au pif Sébastien Sébastien c'est une mauvaise réponse oh non. <rire> Très peu de Sébastien oh Rionne Mathieu. Mathieu, c'est une bonne réponse. Aud. Julien. Julien, c'est une bonne réponse. Charlie. Fabien. Fabien, c'est une mauvaise réponse. Il a jamais Genre. été champion. Varthes Eh oui. oui. RWN. Marcel. Marcel, c'est une est savais. J'ai pensé. Tu oh. étais que champion d'Europe. Marcel Non non attends 2 secondes Marcel c'est une bonne réponse. Euh Haut okay. du coup Stéphane Stéphane C'est une bonne réponse. Rivan Basil. Basil c'est une bonne réponse. Haut Jibril, Jibril c'est une mauvaise réponse. Rivan tu es le dernier dans la liste tant que tu réponds bien tu marques un point tu as le droit à 3 réponses maximum. Euh Habib. Habib <rire> J'aurais pas entendu celui-là Non <rire> il Habib Bey ou je sais pas quoi là. Oui mais il n'a pas, pas été champion avec Marseille Ah pardon Bon alors il y avait Charlie notamment Avec un Y en plus C'est ouais. -ce Il y, y avait Charlie qui a été euh, On avait entre autres Bon euh, Abdelkader Alexander André Ange Aristide Armand dites il y avait, avait Kevin Euh Est-ce qu'il y avait Kevin Il y avait Non il n'y avait pas Il y, pas avait, Kevin. Putain, ouais, il y parle... avait Kevin Putain Il y avait Kevin Il y avait un un souverain. Oui, mais après je me Stéphanie. suis un Raymond. Un, un Raymond. Louis, un Nivon, ou encore un Laurent, voilà. Laurent Blanc. Le prénom de Brandao. Brandao, j'ai ni Brandao. <rire> ah, je pouvais le dire. Oui. Je me suis fait niquer alors. Ah, bah, fallait le dire, fallait préciser pour les brésiliens. Bah non. sinon tu vas dire Brandao. Ah, ouais. À la fin, de c'est 2e10, ça fait je... donc 11 points pour Aud, 6 points pour Yvon, 4 points pour Charlie, 1 point pour Juliette. Dernière liste. C'est le retour tout, de la tout, liste bon. de la ratatouille. Oh non. Ah trop bien ouais, Avec les autre plat j'espère Je vous demande de me citer un ingrédient composant une salade niçoise pour 4 personnes Selon la recette marmiton de Enzo Tirée du 8 <rire> Plusieurs réponses possibles Par exemple s'il y avait 8 ananas dans la recette On peut dire 8 fois ananas Il y a de la Ce qu'il ne ouais, faut... Mais... Qui faut pas dire c'est salade oh. okay. Il y a de la salade dans la salade niçoise <rire> Donc voilà, un ingrédient non, composant une salade niçoise pour 4 personnes selon la recette marmiton de Enzo-1-666-8993. Plusieurs réponses possibles si l'ingrédient est présent plusieurs fois pour 4 personnes. Et plusieurs vous fois, Pour plusieurs fois, comment ça Je pense que quantité en grammes. Euh, je vous le dirai. <rire> okay. Si jamais... Je ne me joue, souviens voilà. que de 2 ingrédients. Aude. Oeuf. Oeuf, c'est une bonne réponse. Par exemple, si vous pensez qu'il y a un autre oeuf au moins pour 4 personnes, vous pouvez le dire encore. Et si on n'a pas d'autre vous êtes Ken. Charlie. Ton Ton, c'est une bonne réponse et ça n'est comptabilisé qu'une fois. Ok. Je précise, je précise parce que c'est toujours un peu délicat. On peut dire, ah bah, moi, je mets deux tons. De tout ça. Ah, deux tons, ça fait beaucoup. Oui, bon voilà. <rire> deux bons gros tons. <rire> Mais en même temps, c'est pas un ton. Est-ce voilà. est qu'il y a la sauce à compter dedans Non. Est-ce qu'on compte l'apéritif euh, Enfin... Mmh. Si. si elle est la Genre, tu peux mettre les ingrédients de la sauce dedans. Voilà. Okay. Si il est dans la recette, après, c'est Enzo. Enzo c'est un souci qui va parler à Enzo. Mmh. Euh, Juliette, pardon bah Un autre oeuf Un autre oeuf, c'est une bonne réponse Tu m'en diras le pseudo si jamais je perds Tout à fait je un Rihwan <rire> Une tomate Une tomate, c'est une bonne réponse Ose. De l'huile De l'huile d'olive, c'est une bonne réponse et ça ne sera racontait qu'une seule fois Charlie. Je vais dire olive Olive, c'est une mauvaise réponse aïe Pas d'olive dans la salade niçois Ah, la famille d'olive dans la salade attends, moi son nom <rire> Enzo comment Et bon chiffre. Enzo, tiré du 8, 1, 6, 6, -6 8, 9, 9, 3, on l'embrasse. Je Il si va euh, un avis de chieuse. Sur... <rire> tu mets pas d'olive, putain Juliette. Du fromage Du fromage. Euh, précise ta réponse. Comté et Mantel, je sais pas. C'est deux fromages, <rire> il m'en faut qu'il y en ait. Eh ben, euh, Comté. Non, y'a pas de Comté dedans. Merde. Rewan. C'est ici, c'est au nuant, c'est de là-bas. De l'oignon Oui. C'est une bonne réponse. Après, il ne met pas d'eau d'olive, du coup il peut mettre n'importe quoi. <rire> mais il a une est de... Aude. Nul. Du vinaigre. Bonne réponse, il ne s'est raconté qu'une fois. Rewan. Je pense qu'on peut mettre 3 oeufs. Allez hop, la troisième oeuf, c'est parti pour la 4. Il met combien d'oeufs Il ne met pas, pas d'olive, il met autant d'oeufs <rire> Aude. Des anchois Bonne réponse, ça ne s'est qu'une seule fois. Putain. On ne pas un, enfant, non, je ne sais moins deux. <rire> des noix. Des noix, c'est une mauvaise réponse. Et il y met quoi dedans Oh, tu es derrière dans la liste, tant que tu réponds bien, tu marques un point, tu vas avoir trois réponses max. C'est Lenzo, en fait. <rire> une deuxième tomate Bonne réponse. Du persil Mauvaise réponse. Ah, il quoi il restait du basilic. Ah, du il y avait des févettes, il en a mis huit. Des ouais, des petites févettes. Il, y avait pas de... il restait un oeuf Il ah, restait un, un oignon Il restait du poivre Il restait du sel ah, Mais du un par personne Oui, oui. Mais il n'y a pas, poivre, pas, <rire> pas du tout la... La Salade niçois a... Non mais il sait pas faire Une salade niçois Il y a huit radis Enzo tu déconnes Mais il n'y a pas de a radis Il n'y a pas <rire> C'est enzo, enzo Mais enzo Yandou, enzo Il y en d'où enzo Hein on peut, bien on va lui mettre des vieux commentaires sur sa recette on peut ça. dislike des commentaires des recettes oh, oui. c'est de la merde je pense oui tu l'adresse <rire> euh, à la fin des deux premières manches donc 16 points pour ude 9 points pour Iwan 5 points pour charlie et 2 points pour oh. julien ah. est-ce que tu as un dernier mot bah ce fut court mais très appréciable je m'en vais tu reviendras plus forte ou pas merci bravo Juliette bravo, bravo Juliette merci merci c'est incroyable on va pas faire te la prochaine fois c'est vrai parce que c'était vraiment nul hein. mais non mais n'hésite pas à rester ici pour comme toute bonne éliminée de la démission te foutre de la gueule des mauvaises réponses des autres en disant ça ou, je l'aurais su ou du présentateur au du présentateur non présent question c'est de la merde les comptes sont remis à zéro et, et on passe au milieu et on passe je... au milieu Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc et dont le thème commence tout par en n Cinq questions chacun, un point par bonne réponse. haute comme d'avoir qui plus de points dans les deux premières manches, tu choisis en première entre un lieu, un moment et un autre truc. Un autre truc. Un autre truc. En provençal. Oh putain <rire> Non, c'est pas comme ça. Quoi. Aude. Oh putain, putain, oh putain Oh putain De quelle langue romane du tiers sud de la France, le provençal, est-il un dialecte de quelle langue romane du tiers-sud de la France, le Provençal, est-il un dialecte L'occitan. Bonne réponse. C'est chinoise, ça. <rire> Mais oui. pas, euh, moi, il me dit le troisième tiers. Ouais. Aude. Quelle ville de la région PACA est appelée Marcellia ou Marcillo en Provençal C'est pas Ajaccio, <rire> Marseille Bonne réponse Surtout que Jacques Sous C'est plus en Paca C'était ça <rire> la blague euh, Aude Quelle boisson traditionnelle De la région Paca Signifie mélange en Provençal euh, Une boisson traditionnelle mmh. Qui signifie mélange En Provençal J'en connais qu'une De boisson traditionnelle donc... Le pastis Bonne réponse mmh. Aude Qu'est-ce que le Nisar Le Nisar un truc qui vient de Nice <rire> un, peu de, un peu plus de précision. Vous savez, vous Oui. C'est le vent de Nice Non. C'est un mec de Nice. Non. C'est Brice C'est un mec qui croit qu'il vient de Nice, mais est pas de Nice. C'est dérivé du Provençal de la région de Nice. Le petit langage local. Ah, voilà. très bouteilleuse. Et enfin, euh, Aude, que signifie Pacan en Provençal Traduction qui fait qu'une consultation a été lancée en 2009 pour rebaptiser la région, pour qu'on arrête de l'appeler région PACA, car ça, re ça ressemble beaucoup justement à ce mot PACAN. PACAN Oui. C'est une insulte mais Ça veut dire quoi euh, un veut... De B. Salopio. Con Non. <rire> <rire> Fils de pute Non. Fils de toucan. <rire> non. Connard Paysan. Ah. Oh. Bon. Donc en fait, les gens qui ah, partent oui, ça, ça ressemble à Pécor. Euh... Oui. C'est pas mmh. Ils attendent région paysanne, pas né pas négatif un paysan <coughs> bah apparemment pour eux je soutiens les paysans <rire> force à vous On vous envoie de ce fort ça fait donc trop points pour audy charlie c'est <rire> pas à toi parce que c'est riwan ah bah du coup je vais attendre Rewan, un lieu ou un moment un lieu un lieu en provencal côte d'azur ah je ah ouais. combien de tirets compose le nom de la région provencale peu côte d'azur 12 Ah, elle c'est Juliette, 12. Nord 153. 53. Zeus, j'avais dit quoi 4. C'est quoi la question euh, France Alpes Côte d'Azur. Ouais. Il ah, ah, un. Moi, a un seul. Juliette, ce que tu sais, il y en a un. seul. Non, il y en a deux. Il y en a Provence et Alpes, enfin entre Provence et Alpes et entre Alpes et Côte d'Azur. Côte d'Azur, c'était pas bon. Il y a pas de tiret. Revonter Université de la région PACA, la plus grande de France en nombre d'étudiants daix en -Provence. Je te demande de préciser ta réponse. Ah, c'est pas le nom exact. Le nom de -en -Provence. En Provence. Oh, À l'université d'Aix-en-Provence Non. C'est faut, faut donner un nom Non mais c'est pas Oui, enfin, ouais, elle a, elle a... Attends, elle est pas bah, composée est une avec question. une autre ça c'était Jules. l'université, c'est pas seulement l'université Aix-en-Provence. À la faculté de médecine Didier non. Raoult. C'est c'est 1 c'est un truc c'est X1 c'est Marseille Ah, ouais. ah, ah ouais, oui. C'est ça ex, en vrai c'est pas Marseille Oui mais d'accord mais ça s'appelle ex Marseille mais c'est pas à Marseille Oui, Marseille. À Marseille. oui bah, <rire> à sûr qu'on n'est pas la question FDP ouais. là Euh Il FDP Riwan dans quelle ville Il de la région PACA les papes ont-ils vécu entre, entre 1309 ah, et 1423 Mais tu eh, c'était des papes Mais des papes Nîmes Non, non, non, Adignon, ah, non, non, il a dit Nîmes <rire> oui, avial... Moi je, je tiens à dire un que un si je perds d'un point Contre Rewan Je retiendrai re re re re re cette question on en il, faut ]il, en... je oui, qu il faut le garder en... Je suis mal-sistante Et j'ai envie de dire qu'il faut le garder Entre parenthèses oui, je mets, on si y a un Non mais c'était une blague en fait C'est genre oh, je sais pas Rewan, de quel fruit la ville de Cavaillon Dans le Vaucluse est-elle considérée comme la capitale française oh Parodie. de quels fruits la ville de Cavaillon dans le Vaucluse est-elle considérée comme la capitale française le durillon les noix non c'est le melong le melong de le melong de Cavaillon et en enfin, Farihuan avec quel état américain la région PACA est-elle jumelée depuis 1990 oh, merde là elle est dure. un état oui, américain ouais mais t'es calé en PACA moi ah, je suis calé en PACA c'est le sud-ouest ça. ça reste C'est l'Esprit, la Feria, le Berlin La Louisiane Non Charlie qui sait C'est le Québec Non Non c'est le Maine Non Québec c'est quoi un Non mais pas se faire couler C'est la Californie oui Los Angeles La Californie Côte ouest Comme le sud ouest Charlie un moment Oui Bah je vais prendre un Mais alors Rewan il a zéro point du coup Non il a un point Un point Ça dépend si je fais zéro En faisant le tour de la région PACA Je vais en aller alors on fait du vélo quelle mer, quelle mer borde le sud de la région PACA La mer Méditerranée là, Je te laisse le point Non c'est clair Ça va, Charlie oui. Quel fleuve sépare la région PACA de la région Occitanie euh, Le Rouen Bonne réponse Charlie Dans quel département portant le numéro 84 se trouve la commune de Valréas de Vaucluse Qui fait partie d'un territoire enclavé dans la région Rosine, Auvergne-Rhône-Alpes Il Attends, a dit Vaucluse. Vaucluse Mais il est routier. C'est mon métier. C'est facile. mon métier. En fait, oui, le département. Et en fait, et dans est le département est de la Drôme à côté, c'est il y a une commune qui est enclavée. Bon, c'est Montélimar Valéas. Voilà. Monté Valéas. J'allais dire. Charlie, quel parc national situé au nord-est de la région PACA chevauche à limite entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud Walibi <rire> Non, vas -y. Oh je sais pas. Quel parc national situé au nord-est de la région PACA Chevauche à la limite entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud euh, Le parc euh, un bon film, non Parc Monceau <rire> <je vois. rire> Parc des écrins ouais, je pas. Et enfin Charlie, quelles sont les deux régions italiennes Bordant la, ré la région Provençal-Pecote d'Azur C'est le PACA ça Alors c'est <coughs> Parme Une région, ah, une région euh... pense à la le Val d'Aost. To le Torino. Mmh. Et euh... mmh. et l'autre, c'est à côté de Menton. Donc, je dirais... La bouche. <rire> non, sa droite, c'est à la joue. Ah. C'est là qu'il faut l'insulter, Julien. Conner. <rire> et l'autre, je dirais... Euh... Gros Sauturno. Le Piémont. Le Piémont et la Légurie. Le Piémont pourquoi tu m'as dit oui alors pour euh, ta... <rire> <rire> Avant la presque fin, ça fait donc trois points pour autre, trois points pour Charlie, un point pour Riwane. Attends, on lui pas encore le point. Il peut mettre 5 et je perds 1. On passe à la presque fin. Allez tout de suite, à tout de suite. Trois catégories de 5 cinq questions chacun, un point par bonne réponse. Les thèmes c'est côte, côte et côte. Et ouais, bonne chance. Aude, tu commences toujours. Côte, côte ou côte euh, Le troisième. Le troisième côte. Aude, quel AOC viticole s'étend sur 18 hectares au sein de la région provençable Côte d'Azur Côte de Provence. Bonne réponse. Aude, quel type de vin est le plus produit dans l'AOC Côte de Provence le Qui rosé. représente 80% de la production. Le vin rosé. Bonne réponse. Aude, dans quel département se trouve la commune de Villars-sur-Var Seule commune ne se situant pas dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var et qui peut tout de même produire euh, du côte de Provence. Ça, atteint as déjà enlevé deux départements. Mais je connais pas du tout les départements. Euh... Euh... Les Alpes du Sud Non, les Alpes-Maritimes. C'est Pareil Non, c'est une autre quoi. On est où là Alpes de provence ah. Aude, lors de quelle décennie l'appellation côte de Provence était devenue une A Tu peux pas me dire siècle. Je heureux, oui. millénaire euh... dans les années 90 70, c'était en 77 exactement dans les années 80 je enfin... savais à, à 100 000 hectolitres près quelle est la production annuelle de la haussée côte de Provence hectolitres hmm. hectolitres c'est 100 litres oui. et là tu veux à 100 000 hectolitres oui. ça te fait à 100 000 millions non euh j'en ai aucune idée moi. À 100000 hectolitres près. Mais oui, toujours. Et eh ben 3 900000 Et eh, bonne réponse c'était un million. Bravo de. Trop beau pour toi. Co Charlie côte côte toujours pas la côte côte. 1 ou 2 2. Côte. Riwan quel moment mythique du Tour de France au... sur lequel nous avons fait une émission spéciale il y a un mois Euh, Tiens son nom du fait que le que vent peut y être très violent Redis si. Quel mont mythique du Tour de France Tiens son nom du fait que le vent peut y être très violent Le géant de Provence, le mont Ventoux Le mont Ventoux, c'est une bonne réponse Le géant de Provence mmh. Rewan, quelle roche sédimentaire Facilement soluble dans l'eau Forme la majeure partie du massif du Lubéron Redis <rire> quelle roche sédimentaire facilement soluble dans l'eau forme la majeure partie du massif du oui, Luberon Le polystyrène. <rire> Et ta bonne réponse Le, Le roche. calcaire. Bonne réponse. J'ai vraiment dit au pif. C'est soluble dans l'eau Oui, soluble. Bah non mais soluble, c'est pas... Tu, tu mets un bout de calcaire dans un verre de feu, tu pas fondre quoi, mais... Parce que moi, bah, non, je n'ai pas d'accord. Voilà. Pardon Ma formule de douche, je n'ai pas Parce qu'elle reste pas dans l'eau. Voilà. Voilà. Mmh. Charlie, ingénieur chez Calgon. <rire> C'était pour <après> choisir pour cette fin de vie. Riwan, <rire> de quel massif la barre des Écrins culminant à 4101 m d'altitude est-elle le point culminant C'est par les Alpes du Haut et du Sud. de quel massif la barre des Écrins culminant écrans, à 4101 m d'altitude est-elle le point culminant Les Hautes-Alpes. Et non, ça m'a pas écouté. pas la troisième fois que tu répondis mmh. au WhatsApp. <rire> C'est le massif des écrins dont on a parlé. Mais juste tu l'as dit dans la question. Oui. Non, j'ai dit la part des écrins. Et tu n'as pas dit le massif des écrins, déjà c'était le parc des euh, écrins. Ouais, ouais, pardon. Ah, pardon. Il y a beaucoup de noms ouais. les écrins quand même. Hein. Euh, Rewan, quel parc national de la région PACA englobe la partie française d'un massif situé entre les départements des Alpes-Maritimes et, Alpes de et des Alpes d'autres Provences ah. et le piémont italien Je cherche donc un parc national qui englobe la partie française d'un massif <rire> qui est sur la France et l'Italie. Un écrins. massif sur la France et les Écrins, tente les Étrait. La partie de française c'est un parc national lequel Ah mais ça c'est à côté de Tignes. Le parc des Abruzes. Non, le parc des Écrins Non. Attends, je sais plus. Le Mercantour. Et enfin, Iwan, quel massif... T'es mignon, tu fais... Mmh. J'apprends des choses. J'avais entendu ce mot, je sais pas ce que ça a voilà, C'est un massif. Tu crois que c'était une recette de cuisine Je pensais que c'était un supermarché. Le Mercantour aux champignons Le Mercantour. C'est quand tu Marco Pantani, il était dans l'équipe ou non Tout à fait. C'est vrai. On est vieux. Oui, ça surtout toi. Quel massif montagneux volcanique aux Pierre Rouge se situe dans le sud-est du Var et une partie des Alpes-Maritimes On mmh. a parlé tout à l'heure. Assez volcanique Aux pierres rouges mm. Et t'en as parlé tout à l'heure mm. Mais t'étais pas là Quand j'en ai parlé Ça ah. va euh, Il y a ma mère bord... Qui est là-bas La est montagne du destin C'est ah, ah, vrai ça Non c'est des Cap pierres noires L'Estorel L'Estorel Le massif de l'Estorel J'étais pas là Je suis liké aussi Mais <rire> t'as qu'à être là moi, tout Mais le temps Mais c'était dur Mais tout est fait Pour faire gagner son frère de bois pour Iwan mmh. <rire> C'est parce qu'il va lui refiler La pièce reste côte Euh, bah je de côte. Dans quelle ville de la Côte d'Azur Un festival de cinéma international Avignon. Se déroule-t-il chaque ah année non. sur la croisette ah non, international. International. Can, Il a dit Avignon can, can, can, can. Il a dit Avignon ah, Du coup je fais quoi can. Je te mets le point comme pour Rivonne tout ouais, à l'heure ou... Ça veut dire que j'aurais droit de me tromper aussi <rire> Charlie, quelle ville de la Côte d'Azur Dispose de la deuxième capacité hôtelière de France Après Paris A Cannes Non, Nice Charlie, comment appelle-t-on les habitants de la Côte d'Azur Les Côte d'Azure. <rire> Les côtiens Non. Les côteux. Les, côteux. Les, côteux. Les, côteux. Les azurés. Hein. Charlie, quel, est, quel nom est donné en anglais à la côte d'Azure euh, Si. Ah, hum, putain, comment ils appellent ça La côte d'azur La côte d'Azure. <rire> The French Coast Non French... The... Riviera. Riviera. La French Riviera Ok. Et enfin, Charlie... C'est là où habitent les côtes Dans quelle ville de la Côte d'Azur, la première salle de cinéma de l'histoire sur... euh, nommée l'Eden a-t-elle ouverte donc quelle ville Dans la Côte d'Azur, la première salle de cinéma de l'histoire nommée l'Eden a t ouverte Ah, mais attends, c'est lié euh, au premier film, peut-être hmm, Je ne suis pas sûr. Non. C'est quoi cool, le premier film C'est arrivé, on regarde... Parce que c'est dans la région Arrivée en garde Putain j'ai oublié Assez tard Bonne oh, réponse oh, ouais, Ça fait donc 6 points pour Road 5 points pour Charlie 3 points pour Rewan Re es Est-ce que tu as un dernier mot ah, Si vous ne l'entendez pas du, de l'arrivée du train en garde Il y a un très bon livre qui s'appelle Cine Club Sandwich Oh, Alors, voilà, le mail peut pas s'empêcher oh, oh. et qui n'est plus disponible en oui, libraiérer d'ailleurs oui. non parce qu'il est trop nul <rire> La fin c'est 10 questions qui vont de 0 à 9 et qui ont un chiffre un rapport avec le chiffre qui la concerne une bonne réponse 1 point le premier à 3 points à gagner. Une question dont le numéro vient d'être choisi par Juliette, la première éliminée, peut valoir double. Si vous tombez sur cette question, je vous pose le, la première partie de la question. Ensuite, vous décidez, soit vous ne la prenez pas, et il se passe rien, et on passe au, à la question suivante. Soit vous le prenez, si vous répondez bien, c'est plus 2, si vous répondez mal, c'est moins 1. Ok. C'est la seule que... où on peut avoir moins là. Oui. Je rappelle que le vainqueur va prendre la première à 3 points, rapporte à la ah magnifique passe-casse de la passe de Gap. Oh, il est be Voilà. Aude, comme tu as marqué plus de points sur toute la démission, 22 à 10, tu choisis si ça se joue à la rapidité ou chacun à son tour C'est arrivé qu'on gagne. Euh, f... <rire> chacun son tour, c'est plus rigolo. Aude, un chiffre ouais, entre ouais, 0 et 9 pour, ouais, pour ouais, commencer, s'il te plaît. Oh, Dieu, 8. 30, 8. Charlie. Tu as, as bien fait de me prendre la rapidité. Combien de <rire> parcs naturels régionaux trouve-t-on au sein de la région PACA Au 8. Bas. Bonne réponse. Arrête oh, non ah, non. Arrête. Ah, ah, oui, ah, non. Ah, ah, mais... non. Mais moi il y a là que ah, pas ah, le chiffre. Charlie 6 6 6 Ça marche pas Combien On des vient des départements. départements <rire> et non, quels sont les six départements formant la région provence alpes ah, <rire> Le Vaucluse, le Var et Bouches-du-Rhône, les alpes y provence y les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes. Oh oh, oh, tout j'ai ah. toutes les manettes cordon bleu de chez... Euh, <rire> euh, euh, non, c'est pas en dit, en le perdu, c'est le golfe. partout. Merci. Au final, deux, voilà. Aude. Quatre. Attends, moi j'ai dit... répondu. Quel club de rugby a remporté quatre le bouclier de Brennus dans son histoire, le dernier non, datant oui, oui. de 2014. Le R, c'est tout long. Bonne réponse. Oui, oi, Charlie. Juliette. Juliette le 1er mars 3 3 De quel classement ah ouais. de la région de quel classement la région PACA se trouvait De quel classement la région PACA se trouvait à la troisième place des régions françaises en 2016 avec un montant de 30688 euros Hein De quel classement la région PACA se trouvait à la troisième place des régions françaises en 2016 avec un montant de 30688 €. J'étais pas porté chance. Genre c'est moi ça que tu as choisi il m'aurait prévenu qu'il oui, de... y Non, mettez-moi moi. moi. Euh... Attends, ils ont gagné leur troisième un classement mm -hmm. et, et ils sont troisième parce qu'ils ont 30000, je sais pas combien, 188 €. Des régions le classement des régions françaises en 2016. Euh, le classement euh, de la dette qu'ils avaient Non. Paysé par habitant genre ils produisent 30 000 chacun un habitant ça produit 30 000 euros oui, Putain, voilà la Aude de... pour la victoire 1 qu de quel champignons rare le département du Vaucluse est-il le premier producteur de France elle attend le champignon en plus c'est soit la truffe soit la morine on va dire la truffe et c'est une victoire de bravo Aude sur des champignons Quelle, la peluche, quelle infamie la peluche. Ah, oh. la peluche Non, lui, tu devais la gagner beaucoup Excuse-moi, il donne des réponses, à la question, c'est la réponse euh, <rire> C'est Eude qui a la peluche, mais pas toi C'est notre appart, on va la clouer sur le mur <rire> <rire> On va l'appeler Gégé Pourquoi tu veux appeler tout le monde Gégé Oui, c'est vrai, il le choc J'espère qu'ils de... n'auraient pas des enfants bientôt <rire> non, non, là, On va l'appeler Gégé ça fait donc oh, euh, Charlie une défaite en finale une deuxième défaite dans le Tour de France des émissions en finale un avis je euh, sais pas encore ma région la prochaine ben, sera la bonne Charlie va faire toute la région il va me dire j'ai pris 5 billets pour la Guyane on y va mec on fait une spéciale avec Guyane euh, Aude un petit bon pour ta victoire et eh bien je reviendrai en vacances de... non ça fait trop bien Euh, je suis très heureuse et on a passé d'excellentes vacances et merci et il me semble qu'Aude on va te revoir bientôt enfin un jour ou l'autre dans la spéciale Île-de-France 7-8 je suis là ah. moi aussi non parce que Charlie il y a un moment fou <rire> les Yvelines je connais représente... très bien c'est le terre-terre euh, vous pouvez nous retrouver en attendant sur potcloud, spotify, instagram twitter, youtube et plein d'autres plateformes comme les plateformes de musique merci laissez un like tout à fait et tout un pouce Je rends, je, je rends les commentaires. Attends, il y a une fourmi dessus. Désolé, Paul. <rire> <rire> On se retrouve dans 10 jours pour la démission numéro 122. En attendant, gardez la pêche. Mais n'avalez pas le noyau oh Et les pépins Vous ne pas laisser tout seul, sérieusement, là Les pépins Ah oui, j'y étais, tu pas. Les pépins J'y gardais la pêche et vous dites, n'avalez pas le noyau. Ok. En attendant, gardez la pêche. Mais n'avalez pas le noyau Eh euh... c'est un débat d'ici. <rire> je, je recommence jusqu'à là. Eh, faut que je vous fais 3 2, 1, OK. On attendons, garder la pêche. Ouais. Ah non, <rire> non, <c 'est rire> non, en attendant, ça la pêche. On attendons, Pas, pas le noyau ah, C'est pire que tout. Elle est pépin. Elle <rire> est pépin.